Ma foi dans la famille al -Bé. La famille de la chambre sont les parents du messager de Dieu les croyants, c'est eux qui a été privé de charité après lui, et ils sont les fils de Hachem.